Alors qu'il est, je suis en instance de divorce Une fois de plus, j'ai foutu en l'air un homme Et son désir d'avoir des gosses Je t'ai connu, j'avais le sourire et je mes grave Six mois après, je ne te veux plus dans mes bras J'ai beau te trouver des défauts, créer des conflits Tu dis que je suis schizo et que c'est ça qui nous détruit C'est vrai, t'es un mec en or et toutes les filles te veulent Je suis désolé mon cœur mais tu n'es rien devant ma feuille J'ai beau me dire que j'ai passé l'âge des passables Qu'il faut que je me casse car une C'est stable maintenant, Je fais semblant d'être belle, semblant de te plaire Peut-être que je recherche un père plutôt qu'un mec J'en sais rien mais ce que je sais C'est que je vais tout foutre en l'air Toi, ta belle bouche et tout l'amour que tu me fais Laisse-moi tranquille, s'il te plaît, pars en silence Tu n'es plus l'homme de ma vie face à ma feuille blanche J'ai juste envie de tout foutre en l'air Peu importe l'amour qu'il y a sur terre Au diable, le bonheur des gens Plus rien ne me tend. Face à ma feuille blanche J'ai juste envie de tout foutre en l'air Peu importe la haine qu'il y a sur terre Au diable, le malheur des gens Plus rien ne me tend face à ma feuille blanche J'ai toujours désiré l'amour, celui qui te rend fou Même après les coups, j'ai tout donné pour qu'on me prouve J'ai vu en l'homme le seul remède à mon malheur J'ai vu en toi un peu de bonheur, le bébé boum de mon cœur, Alors je t'ai fait la coupe Et j'ai voulu que tu me gardes J'ai voulu que tu crames ma triste vie à coup de flamme Tu sais, je t'admire, les autres ne te valent pas Toi tu ne parles pas de fille, toi tu ne parles que de moi Et je m'en veux de nous détruire mais je m'en vole Parce que j'ai ce besoin d'écrire et de leur dire que je suis folle Mon amour, tu n'as pas ta place au milieu de mes mots Tourne la page et tu verras comme tu es beau Va, déteste-moi, cherche une autre femme Je ne mérite pas tes larmes, ni même la haine que tu m'épargnes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 à ma feuille blanche, tu as, tu as rongé mes ongles, tu as détruit mon ombre T'es la clé de mes songes, tu as balayé mes décombres Jamais un homme ne pourra nous séparer T'es parfaite, tu m'as épargné la douleur d'être né C'est passionnel entre nous J'ai le stylo sous la gorge, pas rationnel T'es ma goutte d'eau même si je déborde T'as ma vie entre tes lignes, je le sais si tu me fuis Je n'ai plus qu'à dire adieu à mon public et ma musique Si tu me lèves, je ne suis plus rien Je n'ai plus de raison d'être Je n'ai plus qu'à vendre mes biens et Chez ma mère, je n'ai plus qu'à trouver du taf Mais sans diplôme je serais que dalle Je n'aurai plus qu'à tourner la page J'ai oublié qui était James Je n'aurai plus trop d'amis, j'aurai honte de ce que je suis Une chose est sûre, c'est que je ferai tout Pour qu'on m'oublie, puis je chercherai de l'amour Et ce jour-là, je regretterai sûrement Cet homme que j'aurais été laissé pour toi J'ai juste envie De tout foutre en l'air Peu importe l'amour qu'il y a sur terre Au diable Le bonheur des gens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 Putain, qu'est-ce qu'elle était naze la soirée hier Je te jure, elle est mec de l'an 2000 Non mais c'est pas la peine, il n'y avait que des soirs <rire> C'est vrai Que des soirs Pas même j'ai croisé une semaine ou même un mois, on voilà. va manger tu vois On va au cinéma, on, on va se promener, que des soirs Non c'est la folie hein On est des soirées nous, moi j'ai une soirée Ouais moi. voilà, moi aussi Elle <rire> laisse tomber Putain, mais moi je veux une vie moi bah, moi aussi je veux une vie mais bon, comment on fait s'il n'y en a pas, s'ils si sont pris On les loue puis <rire> on adopte. Allez, vas-y. Vas j'adopte un cam. Non, mais sérieux, il faut trouver une solution. Non, mais euh, vas-y, c'est relou, le mec dans l'entendomité. Non, moi, je sais ce qui marche, là. Vas-y, dis. Viens, je passe une petite annonce. Non. Si, je donne mes critères, ouais tout ça, je préviens pas qu'il y a une copine derrière. Oh. Comme ça, si je reçois des mails et tout ça, je, je fais néné. Eh ben, vas-y, fais tourner. <rire> jamais. Vas-y, je dis quoi euh, Jeune demoiselle. Recherche un mec mortel. Ouais, et moi aussi. <rire>